Alors, euh, j'imagine que vous avez eu des nouvelles euh, du Pays Basque. Vous avez suivi les arrestations qu'il y a eu hier soir. Donc, c'était des personnes qui se sont engagées au désarmement. Euh, donc, la société civile, vu le non-engagement, justement, des gouvernements français et espagnols. Madame Cécile Duflo, comment vous voyez ce, cette arrestation Je suis, euh, pour tout vous dire, concernée. Et, et le mot est faible. Euh, concernée à la fois par... Euh... L'attentisme des autorités françaises, alors que le processus de paix a été largement engagé, que la seule chose qui restait vraiment était la question de la destruction des stocks d'armes, et, euh, et consterné par la communication qui a été faite par le ministère de l'Intérieur. Mais à un point qu'on a peine à imaginer, enfin se féliciter d'un coup dur porté à l'ETA, c'est ridicule pitoyable. Aujourd'hui, ce sont euh, des gens de la société civile qui ont décidé de d'emmener ce processus au bout et pour la sécurité de douce, de tous et de toutes, euh, la destruction des stocks d'armes est une très bonne chose. Donc je pense qu'il y a une opération de, de désinformation et qui euh, irresponsables par rapport aux enjeux. Mm -hmm. euh, oui, vous parlez justement de, du ministère de l'Intérieur qui a donc félicité les forces de l'ordre. Euh, la presse française euh, française reprend les informations, mais il y a des mots qui ressortent quand même. Le, un ombroglio Oui, c'est plus qu'un imbroglio, c'est une idiotie. Enfin, le, le processus de paix a été engagé, il est connu. Moi, j'ai participé euh, à la conférence humanitaire qui a été organisée il y a un peu plus d'un an, juin 2015, à l'Assemblée nationale, euh, sous l'égide euh, de Mille mmh. Brocard, de Pierre Jox, de beaucoup de personnalités qui, accomp qui ont accompagné ce processus dont on sait que euh, une des étapes ultimes était la destruction des stocks d'armes. Donc euh, c'est pas un ambroglio, c'est du foutage de gueule pour être impoli et c'est scandaleux pour être poli. Mmh. Euh, il y a une journaliste, il y a un écologiste connu, euh, des gens qui sont engagés pour le, la terre, pour les, des paysans, euh, ce genre d'arrestation peut-être, Peut-elle être vraiment acceptée par les gouvernements, par la population euh, Pour l'instant, les, les médias espagnols et le gouvernement espagnol aussi se félicitent. Euh, comment peut-on répondre, finalement, vous, en tant que politique, ou euh, de Paris, finalement, parce que nous, c'est vrai qu'on est loin ici, à Paris Quel genre de réponse pourriez-vous donner Il faut dire la vérité, tout simplement. Euh, dire la vérité, c'est dire que le gouvernement français pour des raisons de lien et sans doute pour des raisons politiques de la part du gouvernement espagnol, ont refusé que le processus de paix et de désarmement aille à son terme. Du coup, une partie de la société civile a décidé d'engager euh, ce, ce, ce désarmement et cette destruction des stocks d'armes. Et je le dis dans un contexte aussi tendu qu'est nôtre, moi, en tant que citoyenne française, je souhaite que les stocks d'armes existants que l'on connaît, Qui résulte de l'activité qu'on a d'ailleurs largement violente de le théâtre soit détruit et que euh, c'est irresponsable euh, d'en faire une opération de, de communication euh, vraiment irresponsable donc je pense qu'il faut expliquer calmement même si ça peut paraître très énervant ce qui s'est passé euh, au pays basque quel en a été l'issue et ce processus de paix qui a été euh, qui a été initié et qui euh, doit aller à son terme avec la destruction des stocks d'armes alors peut-être que c'est une chance de rendre public cette histoire que les journalistes nationaux fassent leur travail comprennent ce qui se joue euh, au pays basque Madame Cécile Duflo Goulekin merci Mileshkare Au revoir